Salut Sophie. Salut Florian. Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du courrier de l'asterne. Vous êtes en hiver dans l'hémisphère nord. Eh bien, ça tombe bien. Sophie a pensé à vous parce qu'on va reparler oui. de manchot. Alors quelle est la très chaud d'ailleurs Il <rire> euh, Fallait bien que j'arrive à trouver quelque chose pour me refroidir. Voilà. <rire> Comment ça va Sophie Bah écoute, chaudement du coup, euh, voilà. Et donc du On coup, coup tu reparles mentir. de mon chaud. Voilà, mmh. euh, ça va me faire plaisir, c'est un de mes sujets phares, vous le savez maintenant, euh, voilà. <rire> et toi, tu nous parles de quoi euh, ce moi, soir Moi, je vais reparler de notre tout premier épisode du Courrier de la Sterne ensemble, puisque oh. j'avais parlé du pitohi bicolore, donc je vais est reparler est du pitohi bicolore mmh. et euh, voilà de ses autres apparentés vénéneux. Euh, <rire> sauf que on va en parler, on va dire en un peu moins bien parce qu'on va surtout parler de trafic finalement d'animaux, en tout cas vente d'animaux en Indonésie, puisque le pitouy est un oiseau à la mode. Et ben quel sommair. Eh oui quel sommair. Mais d'abord euh, ce sommair, il y a la rétro. Exactement. Qu Qu'est-ce qu que tu as découvert, Sophie, d'intéressant Alors, euh, de petites news, euh, vite fait, je ne vais pas en parler beaucoup parce que c'est quelque chose qu'on connaît déjà, mais c'est juste que cette fois-ci, ça a été démontré scientifiquement. On le sait maintenant, euh, chez les oiseaux, que ce soit les oiseaux sauvages ou les oiseaux en captivité, et eh ben le microbiome intestinal est particuli particulièrement important, c'est comme pour nous. Euh, c'est lié à la santé euh, générale de l'oiseau Et évidemment, ça va être lié à la condition euh, générale, vous savez, la, ce qu'on appelle la body condition, donc en gros, euh, la masse corporelle de l'oiseau, savoir si euh, il est en bonne santé ou pas au niveau de son poids, s'il n'est pas trop gros, s'il n'est pas trop maigre, si vous avez une bonne flore intestinale, et bien généralement, ça aide à avoir un oiseau en bonne condition physique. Et ça, mm -hmm. il y a une publication qui est sortie le 10 décembre dernier euh, par l'université de, de Floride, notamment. On vous souhaite une bonne année, d'ailleurs, puisque l'épisode sortira sans doute au mois de janvier. <rire> C'est exact, oui. Exact. Est-ce qu'on fait un épisode spécial Bonne Année ou bien euh, euh, Non, vaut mieux pas. Vu ce que j'ai trouvé euh, cette dernière semaine sur les oiseaux et Noël, vaut mieux pas. Ah. Mais... Ah oui. Mais peut-être pas, oui. <rire> Toi, tu sais, les auditeurs seront peut-être un jour, mais. Euh... <rire> Exactement. Euh, bah, de moi de mon côté, euh, je vais parler, euh, bah je vais parler de d'hybridation, sujet que tu aimes ah. beaucoup, avec mmh. une petite euh, étude euh, qui a été réalisée sur la bergeronnette et euh, oh, la bergeronnette grise alba ah, alba oui. et euh, son autre sous-espèce euh, qui mmh. est euh, personata. Euh, donc une sous-espèce grosso modo en Europe de l'Ouest, une sous-espèce en Europe de l'Est. Et euh, on a essayé de voir un petit peu si on avait des hybridations. On observait que il n'y avait pas spécialement d'hybridation entre ces deux espèces. Euh, okay. Ce qui pose la question de savoir si on doit les, enfin ces deux sous-espèces, pardon, ce qui pose donc la question. On l'avait soulevé ensemble il n'y a pas longtemps, Sophie, de savoir oui. si et eh bien on les considère maintenant comme deux espèces à part entière ou pas, sachant que. Euh, selon les observations, mais on va dire que c'est pas spécialement une surprise. Euh, les euh, partenaires, donc les femelles, choisissent généralement les euh, mâles en fonction euh, du plumage de leur tête euh, et de l'intensité du plumage de cette tête, du moins chez la bergeronnette grise et évidemment toutes ses sous espèces. D'accord, très voilà. bien. Voilà. Pet... Ah, c'est super intéressant ici Petit papier, euh, petit papier sur un oiseau qu'on a jamais évoqué d'ailleurs. Pourtant très commun en France, la bergeronnette. Oui, bergeronnette grise, très très commun, très connu. On l'appelle la oche que en anglais d'ailleurs. Oui, absolument. Euh, mm. On a parfois ce terme aussi pour le rouge que, étant donné que le rouge que oche la queue, queue aussi. aussi. Et oui. Euh, <rire> moi je l'appelle personnellement le radar parce que <rire> elle bouge la queue et euh, en fait ça fait comme les chauves-souris, tu sais, qui émettent ah, de oui. plus en plus d'ultrasons au fur et à mesure <rire> qu'elles se rapprochent de la proie jusqu'à ce que la proie soit attrapée. Mm -hmm. Et ben la bergeronnette elle fait la même chose, elle bouge de plus en plus la queue. Et quand elle a attrapé sa proie, pas elle s'arrête. Voilà, c'est. Euh, je crois qu'on n'a pas d'explication sur ce comportement. Voilà. Donc, euh, j'aime beaucoup ma ma définition du radar. Donc pour toi, <rire> c'est un radar de queue. C'est noté. <rire> un radar de queue. C'est plutôt <rire> un radar de détection de proie. <rire> Plus ça. Mais par l'arrière-train uniquement. <rire> Exactement. <rire> Sophie, oh autre information. Alors, moi, on va partir du côté de l'hirondelle rustique ou l'hirondelle de cheminée, si vous la connaissez. Et euh, bon, vous devez la connaître, on a pas mal en France quand même, euh, finalement. Et il semblerait que dernièrement, cette espèce d'hirondelle a décidé de, de former deux sous-espèces et de diverger, et donc ça offre euh, pour les gens de l'Université du Colorado, en tous les cas, une vue euh, directe euh, sur la spéciation euh, de, de deux espèces, donc le phénomène de, de séparation d'une espèce en deux, en l'occurrence. Et euh, chez l'hirondelle de cheminée ça va être, en l'occurrence, deux sous-populations de cette hirondelle qui sont en train de diverger euh, euh... les unes des autres, Parce en l'occurrence, il y a certains traits qui sont préférés par les femelles d'une population et certains traits chez les mâles qui sont préférés par les femelles de l'autre population. Ce qui donc va possiblement engendrer deux espèces différentes, à condition bien sûr que les deux espèces ne se mélangent plus. Incroyable, incroyable. Voilà. Euh, moi, je vais terminer, puisque j'avais que deux petites news, mais je vais terminer par une bonne nouvelle. Ah ouais, Oui, hein on les aime, les bonnes tu, nouvelles. Tu connais Wisdom, <rire> Sophie l'albatros. Mais oui. Et eh ben cet albatros est de retour euh, sur l'atoll de Midway. Euh, mm -hmm. et euh, la particularité de Wisdom, c'est qu'elle aurait, euh, je mets ça en conditionnel parce que elle a été baguée aux alentours de 1955-1956, on ne connaît pas son âge précis, 64 mm -hmm. ans. Et c'est pas 74 mal quand même. 64 <rire> ans pour un albatros de Laysan. Euh, ou de Layzan, je ne sais plus comment ça se prononce. Euh, et c'est, et euh, eh bien, une femelle qui est encore en capacité euh, de produire, de se reproduire et, euh, et d'élever les petits. Voilà. Et, euh, et girl Power. Exactement. Euh, On l'a baguée en <rire> 1955 ou 56, et depuis, et eh bien, elle revient à chaque fois sur euh, sur l'atoll. Et c'est toujours une petite, comment dire. Euh, C'est une expérience hein, quand elle revient. Ah expérience, mais ça, ça donne le sourire quoi. C'est oui, une bonne nouvelle. C'est une vieille amie qui revient quoi. Mm -hmm. ouais. Donc voilà petite petite bonne nouvelle. Alors ça date du 26 novembre dernier le le comment dire le, le communiqué de de cette de cette première de cette première vue de Wisdom. Mais voilà, mm -hmm. je me permet ah, mais top, le, ça permets d'en parler parce que c'est une super c'est une super histoire qu'on pourrait creuser un peu dans le un courrier de la sterne mais bon on verra on enfin, verra peut-être ça une... à un moment venu ah oui ça ferait ça ferait bien peut-être pour euh, son centième anniversaire si elle tient jusque là ça fait 26 <rire> ans d'émission sophie je ne sais pas si tu t'en rends compte <rire> euh, moi je dis écoute il faut viser loin il faut avoir des idées de, de grandeur il faut voilà il faut, faut y aller faut le y courrier aller, de la sterne écouté dans 150 pays euh, diffusé <rire> en 18 langues Absolument, euh, Moi qui... en direct, évidemment. Moi qui parle en javanais, euh, toi qui parle en espagnol. Euh, ça... ah, oui. ah Je suis sûr que ça pourrait se faire. Ah, en vrai, en voilà. vrai, en vrai. Ouais, ça... ça va être un peu long quand même. Hein. Ah, écoute, la langue des oiseaux, c'est universel. C'est vrai, c'est vrai. Dernière news pour toi, Sophie, ou pas Alors juste une petite anecdote euh, vite fait. Je ne sais pas si vous avez suivi le, le concours euh, des Miss France euh, dernièrement, mais en l'occurrence il y en avait une qui se disait qu'elle était euh, ostéopathe oui. pour aigle. Effectivement. Alors ça m'a fait rire, rire. Tu as partagé <rire> la, coup. tu as partagé la, la publication oui. sur les réseaux. C'est vrai, mais j'en avais pas parlé dans le courrier de la Stern et j'avais oublié. Et Je me suis dit bon, voilà, c'est la petite news qui fait rire. Voilà, c'est mignon. <rire> J'avoue que je comprends pas trop comment ça peut se produire, sachant que la plupart des oiseaux de proie ont une sainte horreur qu'on les touche. Euh, mais ça, c'est mon mon background de fauconnier qui parle ici. Voilà. Euh, bon, après, euh... je pense qu'il est légitime, <rire> hein, honnêtement. Euh... <rire> Il y a peut-être d'autres d'autres personnes d'autres part qui ont d'autres expériences après. Je tu ne voudrais dire pas. Mais de mon menti, point de vue, Sophie. Ah, écoute, je n'en sais rien. Si c'est un moyen de d'aller de, euh, gagner des sous pour sa part, autant qu'elle arrive à, à trouver un moyen de survivre. Je ne suis même, même pas sûr. puisqu'elle a perdu l'élection, je crois, Miss. Ah, elle a perdu. Voilà. Je crois, ah, ah j'ai pas suivi. J'avoue que c'est pas trop mon truc. Moi non plus. Euh, <rire> ça se trouve, les gens vont nous dire, mais non, elle a gagné. Ah. Avec. Ah on fera une interview d'elle alors. Ah mais oui. Mais ça m'intéresse parce que justement moi je comprends pas, les miens ils, ils, ils détestaient absolument le contact des doigts humains parce que après ils étaient obligés de se nettoyer les plumes et tout enfin bref. Mais c'est parce que On tu as commencé en ça. Afrique du Sud. Alors qu'en France, les oiseaux, bah ils aiment être touchés. Alors, je... Ah mais c'est en France que j'ai fait mes études de fauconneur. Ah oui mais c'était c'était avant. Maintenant les oiseaux ils aiment plus être touchés. C'est je ne sais ah, pas. Ah c'est la nouvelle génération. C'est la nouvelle génération exactement. Mmh, bon c'est sur ça. ces équibrations qu'on va terminer <rire> cette rétropioupiou. Désolée c'était pas très scientifique. Et je euh, vais euh, bah je vais commencer. Euh, mon sujet, on va revenir un petit peu dans le sérieux et uh, malheureusement un petit peu dans le dans le triste. Euh, oh. Je vais reparler donc du pythoïbicolore. Mm -hmm. On avait parlé de lui dans, dans le premier épisode qu'on avait fait ensemble, Sophie. Euh, mm -hmm. C'est euh, un des oiseaux qui est vénéneux. Voilà. Oui. Alors pas venimeux. Attention, Sophie. Euh, Peut-être que tu veux rappeler la, la différence entre les deux, qui est assez simple finalement. Ben, venimeux, c'est quelque chose qui va vous injecter du, du venin, euh, du poison, en l'occurrence, euh, ou alors euh, vénéneux, c'est un truc comme un champignon que vous mangez, et dans ces cas-là, vous l'ingérez tout seul. Voilà, voilà. et donc, euh, <rire> l'oiseau vénéneux, le pitoy bicolore, euh, possède deux couleurs, on va dire, caractéristiques dans la nature, le noir et le orange. C'est les, les couleurs que vous voyez aussi chez des animaux que vous côtoyez, hein, euh, comme par exemple les abeilles ou les guêpes, euh, qui euh, symbolisent d'une certaine manière leur dangerosité. Pour les guêpes et les abeilles, c'est éviter de les embêter, euh, alors que pour le pitohi, c'est éviter d'être mangé. Euh, le pitohi avertit oui. euh, ses prédateurs en disant « attention, je suis de cette couleur-là, et si tu me manges, tu risques d'avoir des problèmes ». Voilà. C'est comme la coccinelle. Exactement, c'est comme la coccinelle. Voilà. C'est comme les dendrobates aussi, les, les fameuses grenouilles oui, oui. qu'on a en, en Amérique du Sud. C'est pour ça qu'elles possèdent des couleurs vives. C'est justement pour avertir les prédateurs de leur dangerosité. Euh, mmh. Parenthèse fermée, donc le pitohi bicolore. Euh, je suis tombé sur une étude, d'ailleurs quand on a terminé le courrier de la sterne de la semaine dernière... Euh, qui parlait euh, du pitohi bicolore utilisé comme animal de compagnie. Et là, oui. je suis tombé de ma chaise parce que je me suis dit « Mais attends, comment ça, animal de compagnie ?» C'est un oiseau, alors certes, qui est très commun, hein, il est listé en préoccupation mineure euh, du côté de l'IUCN. Euh, mm -hmm. C'est un oiseau qui euh, a une dangerosité relative, même s'il est surnommé l'oiseau poubelle par les autochtones euh, de papouasie nouvelle guinée C'est quand même un oiseau qui euh, ne va pas non plus jusqu'à mener à votre mort, hein, en tout cas pour l'instant, <rire> peut-être que ça changera lorsque quelqu'un <rire> se sera décidé, on vous le souhaite pas. On, voilà, on vous le souhaite pas, <rire> euh, mais voilà, surtout avoir un oiseau euh, vénéneux en termes d'oiseau de, de, de compagnie, c'était particulièrement euh, étrange, donc j'ai creusé un petit peu. Et il euh, s'agit d'une étude de l'université de, de Cambridge qui a été publiée le 3 décembre dernier. Euh, Vincent Nijman euh, et son équipe qui ont donc investigué euh, de 1994 à 2023 les marchés aux oiseaux d'Indonésie. Plus précisément à Medan, on est à Sumatra, à Jakarta, la capitale de l'Indonésie, à Bogor, c'est à l'ouest de Java, à Yogyakarta et à Semarang, c'est dans le centre de Java, à Surabaya, à l'est de Java et à Denpasar. Là pour le coup, on change euh, de deal puisqu'on est sur l'île de Bali. Euh, ce mm. sont euh, donc des marchés qui ont été visités environ une vingtaine de fois au cours de cette période, 800 sondages qui ont été réalisés euh, lors et euh, eh bien euh, de ces euh, 20 euh, années. Et puis à partir de 2015, euh, ils ont rajouté dans euh, l'équation le facteur en ligne. Euh, puisque eh bien les sites marchands commençaient à se démocratiser, euh, mmh. on pouvait vendre maintenant des oiseaux sur Internet, hein, voilà comme vous vous achetez oui. eh bien je ne sais pas moi des des des des des livres, des jeux vidéo, des films, des euh, des des outils de, de jardin ou je ne sais quoi d'autre, des vêtements mmh. ou autre, eh ben là on achète des oiseaux euh, euh, qu'on peut qu'on peut par la suite eh bien euh, qu'on peut par la suite et eh bien garder chez soi parce que oui en Indonésie euh, avoir des oiseaux chez soi c'est une tradition qui remonte à fort longtemps apparemment au XVIIe XVIIIe siècle notamment une maxime qui disait qu'un homme pour qu'il soit considéré comme un homme devait avoir une maison devait avoir une femme devait avoir une dague alors je ne sais plus le nom de cette dague il devait avoir également un cheval et il devait avoir également Un oiseau, voilà. Donc ça remonte visiblement à partir de ces temps-là, mais c'est aux alentours des années 70 sans qu'on comprenne trop pourquoi, ou en tout cas, j'ai pas réussi à trouver l'information sur le sujet précise euh, de l'émergence de, de ce marché en Indonésie, un marché qui est extrêmement important puisque selon les autorités indonésiennes, c'est un marché aujourd'hui qui se compte en milliards de dollars par an. C'est vous dire l'importance du marché qu'il y a aujourd'hui en Indonésie. Alors c'est euh, un marché évidemment d'oiseaux, mais c'est un marché aussi euh, de tous les accessoires dont ont besoin et eh bien les personnes pour maintenir euh, les euh, oiseaux en cage, euh, pour les nourrir, pour les soigner. Donc il y a tout un commerce qui s'articule autour de cela. Il y a un concours qui est organisé chaque année qui s'appelle le Piala Raha, euh, qui a lieu euh, donc sur euh, une journée, un week-end, euh, euh, en tout cas euh, sur quelques jours. Euh, Qui n'est pas à confondre avec la Coupe du Roi, euh, qui porte le même nom, mais qui est euh, une euh, comment dire euh, la, la finale, je crois, de la Coupe de du de foot d'Indonésie, qui a peut-être lieu au même moment. En tout cas, euh, de ce que j'ai vu lors des précédentes années, les dates collaient. Euh, euh, en deux mille vingt par exemple, le pialarara pour les oiseaux avait lieu en septembre, et euh, je crois que la finale n'était pas très loin derrière. Donc, grosso modo, à quoi consiste ce pialarara euh, On expose ses meilleurs oiseaux, et celui qui chante le mieux y repart avec un prix. Voilà, c'est tout simple. Celui qui piaille le mieux en ce moment. Celui en fait, qui, qui piaille le, le mieux, exactement, <rire> repart avec un prix. Et là, vous allez me dire. Mais euh, pourquoi du coup le pitohi bicolore Ah Déjà parce que le pitohi bicolore c'est un passé réforme, il faut pas l'oublier. C'est un oiseau qui fait partie de cette famille des oiseaux chanteurs et il chante même d'ailleurs plutôt très bien. Et il chante tellement très bien qu'on le compare euh, à un autre oiseau, le bulbul à tête jaune. Qui Ouh, ne ressemble absolument pas au pitohi bicolore je trouve <rire> Mais c'est un oiseau euh, qui est très populaire, qui est très cher mm -hmm. en Asie du Sud-Est. Pourquoi mm -hmm. il est très cher Eh bien tout simplement parce que il est devenu rare dans la nature et on et trouve oui. sur les marchés euh, principalement et donc en raison de la surexploitation, de la hausse de la demande et finalement eh bien de la baisse de la possibilité d'avoir l'oiseau en sa euh, propriété, eh bien les prix ont flambé. Et donc mm -hmm. le Pitta hybicolore est un oiseau qui entre guillemets remplace Euh, cet oiseau là alors il n'y a pas que le bitoi euh, qui est pris aussi euh, en comment dire euh, dans les marchés indonésiens et sur internet il euh, y a aussi euh, d'autres de ses euh, compagnons euh, l'ifrita notamment l'ifrita de kowal qui pareil lui mm -hmm. aussi est un oiseau euh, venimeux et euh, on a euh, donc j'ai parlé du bitoi bicolor on a aussi le bitoi variable Alors là, c'est un peu le bazar, parce que le pituit variable, c'est soit une espèce, soit un ensemble de sous-espèces en fonction de ce qu'on peut lire. Euh, donc, euh, voilà, apparemment, en 2013, euh, le pituit variable a été séparé en deux sous-espèces qui, elle-même, étaient séparées en trois sous-espèces de ce que j'ai compris. Bref, c'est un bazar, vous en avez l'habitude. Une fois qu'on a dit ça, euh, concrètement, le pituit, euh, est-ce qu'il se vend bien sur les marchés De 1994 à 2014, Aucun pitouy n'avait été trouvé sur les marchés. Et à partir de 2015, 133 pitouys ont été retrouvés sur 12 marchés et 199 transactions ont été réalisées en ligne. Tout, part... Tout partirait, pardon, visiblement d'un poste qui a eu lieu euh, aux alentours de 2013, voilà, euh, prônant justement et eh bien euh, la qualité sonore de cet oiseau. Et il y a un chiffre absolument ahurissant, Sophie, puisque les euh, chercheurs de cette étude ont estimé que euh, dans tous ces marchés aux oiseaux, dont certains euh, sont extrêmement célèbres en Indonésie, ils pensent avoir vu plus de 800 000 oiseaux sur euh, euh, les euh, 25 ans, euh, les quasiment 30 ans, pardon, du du comment dire, du, de l'étude. C'est juste Et absolument... Ben gigantesque. Oui. Euh, donc ces oiseaux, ils étaient commercialisés euh, pour un prix euh, qui euh, oscillait euh, généralement. Alors je retrouve aussi euh, mes notes. Euh, Excusez-moi euh, parce que j'ai beaucoup de j'ai beaucoup de notes sur ce. Tu as beaucoup lu. J'ai voilà. beaucoup lu, effectivement. <rire> euh, 93 à 185 dollars. Voilà. Donc si vous avez Entre 93 et 185 dollars, sachez que vous pouvez avoir un pituit bicolore. Félicitations. Mais alors, la, la question que je me pose, arrête-moi si je te coupe, mais euh, est-ce que tous ces pituit bicolores et tous ces autres oiseaux-là qui sont sur les marchés, euh, j'imagine que c'est du capturé dans la nature, tout ça C'est absolument du produit, capturé, capturé des... dans la nature, Sophie, tu as totalement ah, oui. raison. Mais le problème étant que la CITES... Eh ben euh, elle a finalement assez peu de choses à dire sur ce sujet. Euh, elle mais protège oui. énormément les rapaces, elle protège énormément les perroquets, mais pour tout ce qui est pas série et surtout pour des oiseaux qui sont communs et c'est ça finalement qu'il faut fils de zone grise puisque le pitoi bicolore et toutes ces autres espèces euh, sont classées comme préoccupation mineure eh bien la CITES ne s'en préoccupe pas. Oui, mais la CITES, c'est la CITES, ça marche uniquement aux frontières entre les États. À part aux frontières, effectivement, pas. entre les États. Euh... Si tu sors pas du pays, de toute façon, la CITES n'a rien à voir dans le, dans le sujet. Bah, entre eux, et comme il y a un échange entre Papouasie-Nouvelle-Guinée et Indonésie, j'en suis pas sûr. <rire> après c'est des zones aussi où la cité se euh, enfin bon, après je parle d'expérience mais un peu un peu de droit de citer euh, effectivement euh, ouais. il y a des zones grises comme ça dans le monde et effectivement, avez... effectivement euh, on, on on pas vraiment beaucoup de comment dire de de paroles néanmoins il y vais. a quand même deux Songbird Trade Crisis Summit qui ont été organisés en 2015 mm -hmm. et en 2017 et puis Ben, plus rien. Euh, donc, euh, est-ce qu'il y a eu des pressions des États Est-ce que ceci Est-ce que cela On ne le saura peut-être jamais. Mais euh, ça partait, en tout cas, d'une d'une bonne intention. Euh, mm -hmm. Alors, autre chose intéressante à dire, c'est un peu décousu. je, je m'en rends compte et je m'en excuse. Mm -hmm. euh, c'est que je vous ai dit que le pitohi était un oiseau euh, vénéneux. Veni J'ai failli faire vénéneux, une bêtise. Pas venimeux. Fait... Attention, vénéneux. il n'y a pas de petit crocs pour vous injecter du venin. <rire> Tout va bien. <rire> Alors du coup, euh, comment on fait pour vendre un oiseau qui est vénéneux Eh ben euh, soit on en parle en disant que euh, euh, de but en blanc, euh, l'oiseau peut vous tuer. <rire> <Youpi> <rire> soit on en parle pas. Et euh, la majorité du temps, on n'en parle pas ou on l'évoque en disant « Oui, mais vous inquiétez pas, c'est ça va, il n'y a pas grand-chose euh, à craindre, etc. etc. » Néanmoins, il y a quelque chose de très intéressant dans cette étude. C'est que le pitoy bicolore, euh, il n'est pas présent dans les eaux internationaux. On en a quelques-uns dans les eaux indonésiennes. On en a un notamment euh, dans le zoo de Taman. Euh, on en a également à Jakarta. Mais euh, en dehors de cette région géographique qui est finalement assez proche de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, eh on n'a pas justement euh, de ces euh, oiseaux qui sont présents dans les eaux. Et ce qui est assez intéressant, c'est que euh, les euh, scientifiques se demandent si on pourrait pas utiliser certaines de ces espèces qui sont retenues en captivité pour en apprendre davantage sur le processus euh, euh, notamment de... Euh, De comment dire du fait de savoir comment le pitoi peut euh, peut devenir vénéneux ou est-ce qu'il peut encore devenir vénéneux si euh, il n'a plus sa nourriture par exemple euh, trouver euh, Il me semblait que c'était des insectes euh, effectivement c'était les insectes dans la nature qui lui procuraient euh, mmh. cette batracotoxine qui est d'ailleurs la même molécule que vous retrouvez chez les chez les grenouilles d'Amérique du Sud les dendrobate c'est une version mmh. différente mais en tout cas c'est on va dire peu ou prou la, la même molécule Et donc euh, les euh, chercheurs se sont demandé s'il n'y avait pas la possibilité euh, à terme de pouvoir réaliser des études justement euh, sur ces oiseaux qui sont maintenus en captivité dans les zoos. Euh, d'autant que les individus qui sont euh, dans la nature euh, sont des individus qui sont très difficiles à capturer pour les chercheurs et les scientifiques. Euh, étant donné que la Papouasie Nouvelle-Guinée est une zone euh, particulièrement, on va dire escarpée, euh, particulièrement luxuriante, quand bien même on a beaucoup euh, de déforestation qui est menée notamment, je crois, dans la partie nord de l'île, si je ne dis pas de bêtises. Mm -hmm. Mais ça reste quand même un endroit assez difficile d'accès et étudier un oiseau de cette manière-là, eh bien, euh, pourrait être euh, une bonne façon aussi euh, euh, de faire progresser la, la recherche autour de, autour de cet animal. Donc voilà un petit peu pour le Pitoy. Voilà un petit peu pour les marchés d'Indonésie, euh, qui euh, aujourd'hui euh, pourrait être, on va dire, pourrait nous nous nous rendre colériques quand on entend le chiffre de 800 000 oiseaux. En Indonésie, euh, le discours qui est fait par des passionnés d'oiseaux, il y a un super article qu'on vous fournira évidemment dans la description en plus de l'étude de Ben Mirin en date du 25 septembre dernier qui s'appelle Inside the Indonesian Songbird Trade euh, qui justement est allé interroger à la fois des ornithologues et à la fois bah, des gens qui pratiquent justement ce commerce et grosso modo mmh. les gens qui pratiquent ce commerce se disent « Oui mais dans la nature ces oiseaux meurent. Ces oiseaux meurent, euh, la déforestation est très importante dans ces pays... Bali est une catastrophe écologique à lui tout seul, notamment à cause du tourisme. Peut-être que, Sophie, tu en as déjà entendu parler. Mais Bali, oui, c'est oui. vraiment quelque chose de désastreux. En dehors de la carte postale, c'est pas forcément une île formidable dans laquelle on peut vivre. Et donc, eh bien, ces personnes-là se portent garants, finalement, des oiseaux en disant que là, ils vont avoir justement la possibilité de, de survivre. Le problème étant que ces oiseaux ne se reproduisent pas Donc du coup, bah, ils ne oui. peuvent pas perpétuer et euh, eh bien euh, leur espèce et vont finir sans doute par disparaître aussi on ne fait rien. Exactement. C'est un peu un problème. Donc euh, bon. À force de prélever dans la nature, on va juste retirer tous les individus qui sont en âge de se reproduire dans la nature parce qu'évidemment, ils prélèvent euh, ils prélèvent pas des jeunes au nid. Enfin, j'imagine que c'est des adultes qui vont prélever parce que du coup, tu peux avoir Ça, le Ça j'ai pas j'ai pas ces informations là peut-être. Bon, Je ne sais pas puis c'est plus simple aussi de s'occuper d'un adulte que de s'occuper d'un poussin où là faut le nourrir très très régulièrement avec une, des choses adaptées en fonction de l'espèce aussi et puis bon c'est c'est pas c'est c'est compliqué il peut mourir facilement donc euh c'est plus simple de maintenir un adulte en captivité que de maintenir un poussin, ça c'est sûr. Mmh. Donc euh, à force de retirer tous les adultes en âge de se reproduire de la population, on va finir par ne plus rien avoir. C'est ça. Et puis tout. Et si vous vous posez la question de savoir pourquoi le pitohi bicolore maintenant euh, est devenu, on va dire, si populaire, c'est parce que des oiseaux qui étaient communs à l'époque ne le sont plus aujourd'hui et donc bah, on doit remplacer euh, ces oiseaux par d'autres. Et euh, le pitohi mmh. bicolore ayant euh, malheureusement pour lui Un chant euh, agréable, eh bien, euh, c'est un oiseau qui est un, un oiseau de choix pour les pour les Indonésiens. Pauvre bête. Pauvre bête, Ouf. effectivement. Il y a des discussions qui sont entamées entre les ornithologues. Euh, il y a euh, des réserves qui sont mis en place. Euh, voilà, il y a des discussions qui sont faites, mais on est encore très très très très loin euh, d'aboutir à quelque chose, on va dire, euh, de péren pour de pérenne pardon pour les oiseaux. Euh, ça prendra énormément de temps. Euh, quand on voit que euh, le, le comment dire le, le crisis summit euh, au niveau des des, des réformes euh, a été on va dire euh, évaporé en l'espace de, de quelques années et que euh, il faut s'y rappeler cette euh, économie autour de l'oiseau pèse des milliards de dollars et que euh, l'argent est aussi quelque chose qui fait vivre euh, l'Indonésie, ce sont des considérations euh, également à prendre de prendre des deux côtés. Bah comme on l'avait dit, il y a des considérations éthiques. Tu fais bien de le souligner et tout ça. C'est facile de dire il faut arrêter le le trafic. Et d'ailleurs c'est pas un trafic vu que c'est tout à fait légal au niveau de l'Indonésie. Ah oui totalement. Oui, oui. c'est il y a des voilà. marchés vraiment c'est à ciel ouvert et il y a même des gens qui se battent qui doivent être séparés par les policiers pour. Enfin c'est c'est enfin, c'est des <rire> marchés c'est des marchés normaux. Mais on... il n'y a pas si longtemps euh, sur l'île de la Cité à Paris on avait un marché aux oiseaux et oui, qui a été exactement. qui a été arrêté en 2023 je crois. Si j'ai pas de bêtises. Tu l'as pas plus tôt 2023, non, 2023 es sûr 2023 pour pour moi l'un des les articles que ah, j'ai consulté. Ah je pensais que c'était plus vieux. Donc euh, comme pas. quoi on critique, euh, on critique. Enfin en tout cas on fait l'état de ce qui se passe en Indonésie. Mais en France on avait quand même encore euh, ce ce comment dire ce genre de marché qui avait lieu. C'est beaucoup moins spectaculaire qu'en Indonésie. C'est un peu encadré aussi. C'est aussi plus encadré, <rire> il faut le dire. Bon là, le problème, c'est que, bon, en France, normalement, les espèces protégées n'avaient pas lieu d'être sur sur ce marché-là. Mais bon, c'est vrai que c'est toujours un problème quand on a une offre et une demande pour des espèces comme ça, ça ça, dé ça détériore le milieu naturel, quoi qu'on fasse. C'est c'est comme ça. Mais tu fais bien aussi de soulever le, le problème des eaux qui pourraient accueillir des espèces comme celles-ci. Et c'est vrai que c'est c'est une, une bonne remarque. Mais je pense que on est à plus de dix mille espèces d'oiseaux en tout dans le monde. Dix mille. Euh, N'oublie pas notre plus... dernier épisode. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Et euh, et je pense que c'est ça devient, enfin pour, pour faire partie de l'industrie, c'est compliqué euh, d'avoir toutes ces espèces là euh, de part le monde disponibles et ça demande un peu plus que juste d'avoir une population en captivité dans un zoo parce que dans ces cas-là, de toute façon, on maintient pas grand chose, donc c'est une population qui va finir par s'éteindre à cause de la consanguinité et du manque de nouveaux individus. Donc, euh, on peut pas non plus faire ça. Absolument. Ça voudrait dire qu'il faut beaucoup, beaucoup d'oiseaux qui euh, décident de s'occuper de beaucoup, de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espèces à la fois pour arriver à sauvegarder toutes les espèces dans le monde, ce qui va devenir compliqué. Et puis, il y a un autre problème. <rire> euh, C'est que on liste, par exemple, le pituit bicolore en préoccupation mineure. On ne connaît pas les effectifs de l'oiseau. Et non. On les estime. Mais on est absolument Exactement. incapable aujourd'hui de déterminer combien euh, euh, d'individus euh, à la louche, c'est toujours une estimation assez large. Hein, euh, mm -hmm. On a encore présent en Papouasie-Nouvelle-Guinée euh, et euh, en plus de ces de ces marchés en Indonésie. Et peut-être qu'en réalité les chiffres sont beaucoup plus alarmants. C'est généralement d'ailleurs le cas euh, ouais. que euh, que ce que l'on pense quoi. Donc il y a aussi ça, il y a aussi ça à prendre en considération. Mais le fait que Euh, et et ça revenait à une. Euh, on est très très long sur ce sujet. Euh... Oui, <rire> ouais, est il est intéressant. Il est très tout, intéressant. Est mais le fait que euh, la remarque était sur le fait que la CITES ne s'en préoccupait pas parce que c'était des espèces en, en préoccupation mineure revient finalement à, à reparler du cas notamment du moineau domestique qui est un oiseau très très commun hein, oui. euh, évidemment, mais qui euh, est en train de voir sa population drastiquement euh, s'effondrer. Euh, mm -hmm. Mais comme on le considère encore en préoccupation mineure, tout va bien. Voilà, c'est euh, donc il, il y a aussi une réflexion à avoir là-dessus sur. Euh, c'est pas parce qu'un oiseau n'est pas menacé qu'il faut pas prendre de, de mesures justement pour éviter qu'il disparaisse. C'est plus compliqué que ça, mais bon. Ça, après, c'est encore le, le problème des gens qui s'occupent de ça. C'est c'est tellement difficile. Il y a tellement de paramètres bien à bien considérer sûr. que c'est c'est un métier. Il y a rien à faire. Bien sûr. Et Attention, c'est pas une critique, hein. Ah, euh, non du tout. Que j'aimais, que j'aimais, <rire> si des collègues ornithologues nous écoutent, c'est absolument pas une critique. Mm -mm. Of course not. <rire> <rire> En tout cas, euh, très bon sujet. Merci beaucoup. Ben merci beaucoup. Euh, désolé pour les quelques hésitations, mais il y avait beaucoup de chiffres. Je vous ai pas tout raconté, mais vous retrouverez tout dans dans l'étude de, de Cambridge qui, en plus, est en open access. Et ça, c'est un compliment. Merci, Merveille. <rire> Sophie, on mmh. traverse euh, l'océan Pacifique, indien, pas indien plutôt. Euh, coup, pour oui. aller du coup euh, <rire> pour aller du coup du côté euh, du côté des manchots oui mais alors on va du côté du manchot empereur euh, cette fois-là donc on est un peu plus loin mm -hmm. et, et euh, j'avais envie de parler d'une étude qui a été réalisée par une une équipe internationale mais qui est notamment dirigée par euh, un scientifique au euh, au synchrotron euh, à Grenoble en France ce qui me semblait intéressant Et, alors, le scientifique, lui, n'est pas du synchrotron, mais en tout cas, c'est là-bas que la majorité de l'étude a été faite. Et euh, c'est une étude qui est très intéressante parce qu'elle concerne un sujet d'actualité qui est le mercure. Alors, le mercure, vous le connaissez parce qu'on en a parlé pas mal dans les médias. C'est quelque chose qui va se retrouver dans vos boîtes de thon. C'est quelque chose qui va se retrouver dans le poisson que vous achetez chez le poissonnier. C'est des trucs qui, généralement, polluent l'environnement et qu'on n'a pas trop envie d'avoir dans son assiette. Et pour une bonne raison, c'est que une fois que le mercure y rentre dans un organisme, et bien, il est très, très, très difficile de s'en débarrasser. Alors euh, chez les mammifères et notamment chez l'humain, il y a un ou deux moyens de s'en débarrasser, mais qui ne sont pas euh, qui sont pas toujours très très très efficaces. Vous en débarrassez no notamment par les cheveux euh, en tant qu'humain. D'accord. Mais euh, Vous voilà, parlé. mais c'est c'est juste une toute petite proportion. Donc le reste va rester dans votre organisme jusqu'à votre mort, ce qui fait que d'ailleurs certains cadavres peuvent être contaminés par du mercure. Euh, et on a on a des problèmes à cause de ça d'ailleurs <rire> parce qu'une fois que c'est relâché dans l'environnement bah ça contamine l'environnement donc euh, voilà okay. c'est un problème euh, et le ça mercure pour si qui, vous en avez hein, trop pour la personne qui est décédée oui bon voilà, euh, voilà, du ça. coup c'est plus trop leur problème oh. mais pour les autres <rire> derrière par contre Et, et le, le, le souci, c'est que qu'une quantité trop importante de mercure dans votre organisme, ça peut engendrer pas mal de soucis, et notamment euh, des soucis au niveau du système nerveux central, donc sur votre cerveau, et surtout vos nerfs, et ça peut, euh, notamment pendant le, le développement du, du fœtus, de l'embryon, voire même du jeune enfant, ça peut euh, être lié à des soucis de retard mental, par exemple, et euh, des trucs pas très très top, euh, notamment avec des problèmes nerveux... Euh, euh, Ce qu'on appelait précédemment la tremblotaison de choses, voilà, ça c'est plus ou moins lié aussi à une intoxication au mercure de temps en temps. On a quelques médicaments actuellement euh, qui sont utilisés pour la détoxification euh, dans des cas où vraiment l'individu souffre d'une intoxication au mercure, mais c'est des traitements qui sont très lourds, c'est des traitements qui sont compliqués à mettre en place et euh, qui peuvent mettre en, en danger la vie des patients si jamais c'est pas fait correctement. Euh, donc c'est pas simple. Et il y a beaucoup de choses que la médecine essaie de, de trouver pour essayer de, de trouver une alternative à ces problèmes de mercure qu'on retrouve de plus en plus dans l'environnement, à cause évidemment des activités humaines qui polluent toujours plus la planète, parce que c'est comme ça, hélas. On en vient toujours Et... au même point. Et oui... Et ce qui se passe, c'est que le mercure va se retrouver principalement dans nos fleuves, dans nos rivières, et plus tard dans la mer, et va polluer donc euh, la nourriture des poissons, puis ensuite de leurs prédateurs, et va se retrouver euh, en grande quantité dans les tissus euh, des grands prédateurs euh, marins ou aquatiques en tous les cas, et notamment les manchots en font partie, parce que eux ils mangent beaucoup de poissons, hein, comme vous le savez, et ils mangent beaucoup de poissons qui sont généralement plus ou moins contaminés au mercure, alors généralement pas énormément contaminés, un poisson tout seul ça fait pas beaucoup de mercure, mais si vous en mangez plein à la suite, et eh ben finalement ce mercure va s'accumuler de plus en plus, et ce qui fait que les grands prédateurs, les grands carnivores sont généralement très très touchés par cette intoxication au mercure. Ok. Alors, euh, ils vont pas rester comme ça, les grands prédateurs, ils vont pas juste mourir d'une intoxication au mercure, bien qu'ils le peuvent, mais <rire> ils ont des systèmes en place pour éviter justement euh, cette intoxication au mercure et faire en sorte d'éviter que ce mercure n'engendre ne... les problèmes que l'on peut avoir chez l'humain lorsqu'on a trop de mercure, ils ont euh, des systèmes de... Euh, des contaminations en quelque sorte euh, internes qui vont leur servir à ça. Alors chez les choses comme les baleines, vous allez avoir euh, des des passoets donc des, des des moyens de décontaminer le mercure en leur ajoutant notamment du sélénium qui va permettre de créer un solide une sorte de cristal si vous voulez avec euh, du mercure et du sélénium et euh, qui fait que cette forme là du mercure du coup avec euh, ce, ce combiné au sélénium n'est plus aussi toxique et donc permet ensuite d'être évacué euh, mais c'est quelque chose qu'on va retrouver principalement chez les grands prédateurs vraiment au sommet de la chaîne alimentaire et on va pas vraiment retrouver ça euh, au niveau médian chez des prédateurs un peu moins importants en quelque sorte comme chez euh, les oiseaux marins notamment on se disait qu'on n'avait pas toujours les mêmes euh, les mêmes possibilités et alors on, on recherchait euh, comment est-ce que les oiseaux arrivaient à, à survivre malgré ces, ces taux de mercure qui deviennent de plus importants plus en plus importants euh, chez les poissons Et en l'occurrence, il se trouve que on a trouvé qu'ils avaient une nouvelle méthode, les les les manchots qu'on ne connaissait pas précédemment, D'accord. pour justement <rire> éviter <rire> ce, ce build-up de, de de mercure dans dans le corps, donc cette accumulation. Mais ça arrive pas oiseaux, hein. Chez nous, ça marche jamais. Hein. <rire> ils sont quand même à la pointe de la technologie, non, ces aseurs, je fou, trouve. Ah, C'est incroyable. Et du coup, plutôt que d'utiliser du, du sélénium, en fait, les, les oiseaux, euh, ils vont utiliser autre chose qui vont leur permettre de démitiller euh, le, le mercure pour arriver à, à en fait euh, le transformer en quelque chose qui est beaucoup moins dangereux. Alors on savait déjà que les oiseaux ils utilisaient leurs plumes notamment pour évacuer pas mal de polluants. Alors le mercure en fait partie. Donc c'est à dire que comme pour nous les cheveux ils stockent ça là dedans et puis une fois que ça tombe bah voilà ça dégage. Euh... Tu parles des cheveux, tu pratique. parles aussi des poils du coup Oui oui okay. des poils évidemment. Parce oui. que les, les cheveux et les poils c'est la même chose. C'est juste à l'endroit c'est juste l'endroit où ça pousse c'est différent. Ça. C'est des fans. Euh, et, et du coup, en fait, sérieux, j'ai pas parlé de ça, mais la forme la plus toxique du mercure, c'est euh, ce qu'on appelle le, le méthylmercure. mercure. En fait, c'est un groupement avec euh, un mercure, donc un atome de, de mercure, en l'occurrence un anion là, dans ce cas-là, et euh, un groupement euh, carbone et trois euh, hydrogènes d'un côté, donc un, un anion euh, mercure de l'autre. Et ce groupement-là. C'est l'une des formes les plus toxiques de mercure qu'on peut retrouver, et c'est notamment une des formes de mercure qu'on va retrouver dans la nature, qui va de temps en temps se... être présente, notamment dans les poissons, et qui va donc se retrouver bah, chez les baleines, chez les requins, et euh, notamment chez les manchots. Et, et donc là, le but, c'est d'arriver à... au niveau de euh... modifications moléculaires, hein, pour pour ceux qui ne voilà. voient pas trop euh, où Sophie veut en venir, mais grosso modo, voilà, on a des changements dans les molécules qui font que... Euh, ça, c est, c est on transforme <rire> la toxicité du mercure en, en quelque chose de, qui ne l'est pas. Exactement. Et, euh, et en fait, le, le but, c'est de retirer ce groupement euh, carbone et hydrogène du mercure pour arriver à en faire quelque chose d'autre et, et quelque chose de moins toxique. Et, et ça, c'était un processus qu'on connaissait pas vraiment chez les oiseaux encore. Et en l'occurrence, euh, c'est quelque chose qui a été découvert donc dernièrement chez les manchots et qui va peut-être possiblement ouvrir la voie à d'autres euh, possibilités euh, bah, pour la médecine humaine, en fait, pour arriver à détoxifier le corps humain lorsqu'on a un peu trop de mercure. Donc je voulais je voulais vous en parler, parce que voilà, c'est c'est vrai que c'est assez technique, c'est pas mal de... C'est de la biologie moléculaire, c'est c'est la biochimie, c'est tout ça, donc c'est un peu pointu. Mais je trouvais que c'était intéressant de voir les avancées, en fait, des découvertes qu'on peut faire chez les oiseaux, et euh, ce qu'on peut en... en en apprendre, nous, en tant qu'humains, pour l'utiliser, euh, en médecine notamment. Voilà, donc euh, je trouvais ça intéressant. Et du coup, c'est uniquement chez les, les manchots empereurs c'est ça Alors, pour l'instant, ça a été étudié que chez les manchots empereurs mais il est fort possible qu'on retrouve ça chez d'autres oiseaux marins, évidemment. D'accord, ok, très bien. Moi, ça me rappelle une étude, alors que je n'ai jamais retrouvée, euh, qui parlait de des moineaux domestiques, tiens, on reparle d'eux, euh, qui parlait <rire> des moineaux domestiques qui s'étaient adaptés euh, aux concentrations... En uranium euh, dans une oui. zone polluée en Amérique du Sud. J'étais tombé sur cette étude, euh, je ne l'avais pas lu. À l'époque, j'avais été subjugué par le sujet, mais je ne l'avais pas lu. Je n'ai jamais réussi à remettre la main dessus. Euh, ah, mais ouais, c'est intéressant. Et aussi. Euh, donc, euh, donc voilà, ça, ça me rappelle un peu ces ces, ces adaptations euh, que qu'ont les oiseaux. Je crois qu'il y avait quelque chose aussi qui avait été réalisé sur Tchernobyl, si je ne dis pas de bêtises ou montrer aussi que les les animaux s'étaient très très bien adaptés euh, notamment les jets parce que l'étude avait été portée sur les jets je crois euh, en partie sur les jets il y avait une trentaine d'espèces il me semble et euh, ouais. ils montraient effectivement qu'il y avait euh, il y avait eu des adaptations euh, par les par les animaux qui vivaient dans la zone de la zone de tierra Alors, si je me souviens bien de l'étude, il y avait des adaptations, mais le problème, c'était qu'il y avait un très très gros taux de mortalité euh, à la naissance, voire Aussi. pendant la jeunesse de l'individu, parce qu'évidemment, si l'animal n'est pas bien adapté, il y a une grosse sélection qui va se faire ouais. dès le début. Hein. Donc ça, ça enjoint euh, beaucoup beaucoup de, de mortalité euh, chez ces animaux-là. Tu, tu, tu as totalement, tu as totalement raison. Voilà. Donc ce ce juste intéressant. Donc euh, voilà. Sachez que maintenant chez les manchots, on sait que si vous voulez vous détoxifier du mercure, on utilise du soufre et du sélénium. Euh, ne le faites pas chez vous. <rire> le, le sélénium on ne trouve pas dans certains légumes. Euh, Si, <rire> si, si. Euh, c'est c'est euh, en l'occurrence le le sélénium c'est le céleri. C'est pas dangereux en fait. C'est pas le sél. Pardon. C'est pas le céleri où on le retrouve. Euh, alors je ne sais plus exactement, il est possible. Hein, Et oui, mais on euh, parle de pas... molécules, on parle de cuisine, voilà. C'est. C'est un oligoélément en fait, le sélénium. Hein, ok. Alors, ça peut être, ça peut être toxique si vous en mangez trop. Ah ben voilà, euh, comme tout. Hein, faites gaffe. <rire> N'allez pas en faire votre régime alimentaire. Mais c'est aussi un oligo, un oligoélément qui est indispensable à votre à votre vie en fait. Euh, donc c'est comme tout. chef, C'est une question d'équilibre. Mais, voilà. mais si on le couple avec du soufre, c'est bon du coup. On peut en manger. <rire> euh, ouais. <rire> ne... <rire> ne faites pas ça chez vous. Alors non. <rire> Cette cascade a été réalisée par des professionnels. Ne faites pas ça chez ne vous. Pas ça chez vous non. <rire> Et c'est euh, là-dessus que l'on va se quitter. Merci beaucoup, Sophie, pour nous avoir parlé de Mercure et de Manchot. Euh, merci, merci beaucoup. <rire> euh, où est-ce qu'on te retrouve, Sophie Et welcomez de Twitch sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram @leplume et puis sur la chaîne Tract Science sur YouTube. Et vous nous retrouvez la semaine prochaine pour un nouvel épisode du courrier de l'asterne dans lequel on vous racontera comme à l'habitude nos petites découvertes que nous faisons lors des 7 derniers jours. En attendant les précédents épisodes, ils sont à retrouver en streaming, ils sont à retrouver en podcast sur Spotify, sur Deezer, sur YouTube, sur Apple Podcast et sur toutes les autres plateformes. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, de temps en temps de temps en temps, on poste quelques trucs, voilà, n'hésitez pas évidemment à aller écouter notamment l'épisode, le tout premier épisode qu'on avait fait avec Sophie, qui parlait du pitohi bicolore, ça vous permettra d'en oui. apprendre plus <rire> euh, sur euh, cet oiseau, euh, et nous, bah, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Corée de la Sterne salut à tous, salut à toutes à plus